ああああああああああああああ Tu cours, tu cours et tu rates ton bus. Tu galopes, tu galopes ou tu y vas tout chousse. Prends donc le temps de vivre quand la musique t'enivre. Je t'invite à me suivre dessus des nuages pour le panorama d'un nouveau paysage. Les rayons du soleil ne bouleront pas ta peau. Je t'en fais la promesse donc. Écoute ce qui émane de la voix d u n m e l o Un m e l o à Bull qui n'a pas les boules de partager sa passion avec son pote DJ. Cool, toujours en phase, j'évolue sur sa base et mes phrases. Trouve le chemin de l'extase pour aller toujours plus loin, toujours plus haut.、Oh Tour en arrière dans les années passées, du temps où le hip hop était considéré comme une mode, mais il est toujours là et disons passé. La rue est devenue le QG, des noms de c o d e on parlait de fraternité et de paix dans le rap biz. L'Amérique était pour nous tous la terre, promise aussi, le hardcore était le plus populaire. Les balles sifflaient, mais qu'il y avait de l'attention dans l'air. Aujourd'hui je prie pour que les esprits se calment, pour que la mélodie prenne le dessus sans verser de larmes. Je b o g u e sur les flots en compagnie de la musique et des mots, et j'emprunte la v o i x du m e l o pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. man dur à tracer et la route sera longue mais nous garderons les coudes coûte que coûte pour sortir de l'ombre la tête sur les épaules et les pieds bien sur terre la course vers le succès n'est pas la matière première le hip hop pour le groove dans un style très cool définition des mélomanes c'est une affaire qui roule voici notre l i g n e de conduite pour ne pas prendre à zéro p r e n d donc la voix du m e l o voici notre l i g n e de conduite pour ne pas prendre à zéro hey p r e n d donc la voix du m e l o les mélomanes vous emmènent en balade sur la gamme pour emprunter la voix du m e l o et、hey、allez et、hey、allez ジョープロワーズジョープロー。